C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais, y a du sang sur le trottoir. c'est ses ongles sur le blindé, ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, on a bambocagnoso, penabi c o l o g n o s o il vivait avec des mots, on passait sous le manteau, qui brillait comme des couteaux,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 Attitude. Ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Y'a du sang sur mon piano, y'a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Font grincer les dents du grand libérateur, De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Que je connais, une chanson que je chantais Une chanson qui nous ressent m o petit cahier, ç c'est le du pizza C'est la voix de Mandela Le tempo d'Octofella Ecoute chanter la foule Avec tes mots qui roulent Et font battre son c œ u r De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.